بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ده ثم بعد. donc nous commençons aujourd'hui une série de cours centrés sur un un matin en grammaire un matin en la science de du النحو le matin al الاجرامية De son auteur Abu Abdillah, Muhammad ibn Muhammad ibn Dawood al-Sanhaji, al-Marouf ibn Ajram, al qui a vécu entre euh, l'an 672 de l'Égyr et euh, l'an 723. Donc, euh, pour cela, je me suis basé sur. une explication euh, brève de ce متن euh, qui s'intitule التعليقات الاوليه للبالئين في الاجروميه, telif voici l'auteur Abi Abdullah Ahmed Ibn Thabit Ibn Saïd Al-Wissabi. Voilà donc euh, on se base sur ce ce commentaire fait par euh, cet enseignant qui est yéménite. Euh, Et donc on commence, et donc on ne va pas revenir sur euh, l'importance de, de la langue arabe pour euh, l'étudiant de science et pour la compréhension du Qur'an et du Sunna. Ceci, euh, beaucoup de gens le, le, le savent et le connaissent, et ceci mérite en fait une conférence, et mérite un cours à part, hein, mais ça mérite un cours à part. de mettre l'accent sur l'importance de la langue arabe et sa primauté et sa priorité par rapport aux autres langues et que c'est la langue euh, dans laquelle Allah subhanahu wa taala a révélé euh, le Al Coran al-azim et dans laquelle euh, euh, le messager euh, le grand messager Muhammad alayhi s'est exprimé euh, dans cette langue arabe donc là on va pas Beaucoup insisté sur cela parce que cela est très connu par nos frères, Alhamdoulilah. Donc, euh, ce que, donc, euh, <coughs> ce sur quoi j'insiste, c'est que les frères euh, persévèrent dans l'apprentissage de cette science et euh, qu'ils euh, aient la bonne intention en apprenant cette science parce que cette science, c'est une science qui est noble. Euh, L'oral arabe, c'est une, une langue noble, shérifa. et c'est on on l'apprend pour quelle fin on l'apprend pour comprendre le livre d'Allah et pour comprendre la parole du Messager c'est pourquoi on doit persévérer et on doit déployer euh, tous nos efforts et toute l'énergie possible et tout le temps nécessaire on essaie de de, de consacrer le meilleur du temps euh, à cela et euh, l'apprentissage de euh, la, de an-nahw Qui est une science parmi d'autres sciences de la langue arabe. On dit que les sciences de l'arabe sont en nombre de douze. Les al » sont douze euh, sciences. Et parmi ces sciences, donc euh, figurent euh, al-bayan, al-maani, al-balagha, euh, al-khat, et ainsi de suite. Et aussi et surtout al-nahu, al-nahu. Oui, ce que nous sommes en train d'étudier. Et pour étudier un nahu les savants, ils ont euh, choisi depuis donc euh, les, les premières donc euh, générations, ils ont choisi une méthode qui est très pédagogique et qui atteint les les, les, les résultats, Ça consiste à aller depuis un maintenant qui est élémentaire vers quelque chose qui est euh, moyen. Vers quelque chose qui est plus étendu. Par exemple, s'agissant de al on peut commencer par, par exemple, al ou un metn euh, similaire. D'accord Et on peut aller vers un metn moyen, tel que les moutons de Ibn Hisham, Rahimahullah, al euh, euh, d'accord Tel que ce matin ou il a un autre matin. Euh, donc euh, qui est un maître moyen qui présente des règles d'une manière non pas pour un débutant mais pour quelqu'un qui a déjà donc, de la matière et puis on peut aller vers euh, donc, euh, quelque chose de plus long tel que donc, euh, le maître de Al, -Al Fiyah de Ibn Malik ou un autre donc là euh, si donc, euh, on essaye de maîtriser ce maître de Al Azharumiyah euh, en début Et puis on va vers quelque chose donc de plus euh, sophistiqué en quelque sorte. Et puis on élargit les connaissances, donc on va apprendre beaucoup de choses. Et donc euh, euh, l'apprentissage ici, ça consiste à aller, à comprendre les règles, hein, et à, à bien les maîtriser et à essayer, lorsqu'on est en train de lire, à essayer de donc euh, de faire Euh, revenir cette règle lorsque tu es en train de lire donc, euh, ou d'écouter un savant tu, donc tu dois mettre en application en quelque sorte ces, ces, ces règles hein, de sorte que euh, ce qu'on est en train d'apprendre n'est pas séparé par rapport à ce que vous écoutez à ce que vous lisez, hein, à ce que vous lisez. voilà donc euh, sans plus tarder donc, on essaie d'entrer de, euh, de, dans le vif du sujet Euh, D'abord il y a la définition de cette science qui est النحو hein, qui est النحو. النحو dans la langue euh, il reçoit plusieurs significations le, le, le, le mot النحو, le terme النحو النحو لغة له معاني منها hein, القصدو, hein, la direction hein, le fait de s'orienter vers quelque chose d'accord النحو Euh, par exemple, on dit nechaou toujihat akadar. Donc là, euh, notre méthode dans euh, cette, cette explication ou, ce, ou cette traduction, ça consiste aussi à donner beaucoup d'exemples de, et à parler en arabe de temps en temps pour que, donc, on habitue donc le, le, la personne à venir vers cette langue et non pas toujours à réfléchir en, en français. Hein? Ou bien d'essayer de comprendre en français, mais de venir et de commencer à donner des exemples lui-même et à aller vers cette. à venir vers cette langue. Donc là, le premier sens qu'on a dit ici, c'est le sens de la direction, le fait de s'orienter vers quelque chose. On dit. c'est-à-dire Je me suis dirigé dans telle direction, d'accord? Ou bien vers telle direction. Hein, donc là, le verbe c'est-à-dire s'orienter vers une direction, d'accord? Euh, deuxième signification du terme al euh, wa On dit par exemple هذا نحو هذا هذا نحو هذا دكتور؟، c'est dans le sens du semblable et du même modèle. نعم، c'est le même exemple، c'est le même modèle. هذا نحو هذا، نعم، دكتور؟، cet enfant ressemble à celui-là par exemple. هذا الطفل هو نحو هذا في الذكاء أو في الجهاد، دكتور؟، donc ceci ressemble à telle autre chose. très bien. Donc là, c'est le sens de ḥnāhu, euh, c'est-à-dire dans la langue arabe. En tant que mot dans la langue arabe, ḥnāhu, il a ce sens et il y en a d'autres. Il, mm. il y en a d'autres. Nous, on a, euh, rappelé ici, euh, les choses, les, les, les, sens qui sont proches de, de, de, de mm. le -na hein, du sens terminologique. Surtout le premier, al ḥqasm, mm. hein. C'est que ḥnāhu, il va, euh, nous orienter. Hein, il va nous orienter vers, le, vers euh, les, les bonnes expressions, vers donc, les, les, les, euh, les bonnes phrases. Hein. Et donc, euh, euh, Je répète. هو علم بقواعد مصنّبطة من تتبع كلام العربي يعرف بها أحوال أوآخر الكلم إعراباً وبناءاً. لقد خدّيت قليلاً من هذا التعريف. ترمينولوجيّة للكلمة النحو. ها، هيّا، هيّا، هيّا، هيّا، هيّا، هيّا، هيّا، هيّا، هيّا، هيّا، هيّا، هيّا، هيّا، هيّا، هيّا، هيّا، Et par ces règles, l'on connaît les états des fins de mots. les fins de mots. Les fins de mots, que ceci soit changeant ou figé. Et, et cela, on va y revenir à même reprise. Qu'est-ce que l'albina Qu'est-ce que l'i'rabe D'accord Ce qui nous intéresse maintenant, que, ce, que cette science... Elle nous apprend des règles qui vont nous permettre de connaître hein, euh, les états de fin de mots. Hein, comment cette fin de mots doit être. D'accord Et euh, que, ce, que ces mots soient des, des mots muaraba euh, ou Que ces mots soient des mots qui, qui changent hein, ou bien des mots qui sont figés. Hein, qui sont figés. Et on va revenir sur al ou Al-Bina'a ta'ala. Très bien. Donc là, c'est la définition de cette science dans laquelle est écrit ce metten de al romiyya, qui est un metten très bénéfique, et Allah subhanahu wa ta'ala katabalaho al-qabool. C'est que beaucoup de savants l'expliquent, c'est que beaucoup d'étudiants en science commencent par ce metten aussi. C'est que Allah azza wa jalla katabalaho al-qabool lihada al-rajul, anahu yunchar hada al هذا المتن من رحمه الله تعالى très bien on va on venir maintenant au début qu'est-ce que ibn ajurrum il a commencé à dire dans ce متن il a commencé par définir qu'est-ce que al kalam parce que lui son متن il est basé sur l'étude de kalam lui il a commencé par définir al kalam ياكم <تصفيق> ابن مالك أصيلاكم وصي بقديك كلامنا لفظ مفيد كستقيم اسم وفعل وحرف الكلم نكال الكلام الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضعي وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى نكال الكلام C'est l'objet d'étude de de an Hein? Lui il a commencé par définir al-kalam. Al-kalam. ici cette définition c'est dans le sens terminologique. Hein? C'est dans le sens terminologique. Il définit maintenant le mot al-kalam au sens terminologique tel que vu et perçu par an nuhat les grammaériens, par an nuhat les grammaériens avec taa marbouta. les grammaériens arabes. et non arabe qui étudie l'arabe euh, donc là euh, ce, ce, ce, cette définition c'est sur le sens ou sur le plan terminologique terminologique parce que euh, dans le sens c'est à dire linguistique euh, Al kalam c'est ce par quoi je vais signifier ce que je veux dire hein? que ce soit par la parole ou que ce soit par l'écriture ou que ce soit par le geste ou par un autre moyen je me fais comprendre donc là je vais lire hein, en lui faisant un signe d'accord d'accord. mais là lorsque on parle de Al-Kalam qui est étudié dans Al-Nahu on lui donne cette définition cette définition Al-Kalam est le mot qui est le mot اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وحرف جاء لمعنى الكلام lenoncer ou la parole ici c'est au sens terminologique des grammairiens de l'arabe d'accord al-lafz hein al-lafz le il a commencé par dire al c'est le son hein c'est le son s o n C'est le son qui contient Certaines lettres de l'alphabet Al-Lafd mm. C'est le son qui contient euh, Certaines lettres de l'alphabet Donc euh, euh, Quand nous disons Al-Lafd euh, On peut traduire par la parole Quand nous disons Al-Lafd euh, On ne parle plus ici de, de l'écriture Ni donc euh, du geste Comme j'ai dit tout à l'heure D'accord Lorsque je parle de, de Al-Kalam dans la langue, d'accord, euh, au sens général, on, on introduit l'écriture et les autres moyens d'exprimer sa pensée ou euh, son sens. Mais lorsqu'on parle de ici de Allah, donc là, automatiquement, l'écriture sort et le geste euh, sort aussi. Parce que ce qui est étudié par Al Nuhat, c'est la langue... hein. telle que elle est mal faudra, telle que elle est exprimée et parlée par ces gens, hein, par ces gens. Et euh, donc euh, les, les Arabes, ils en parlaient avant d'écrire. Les Arabes, ils se sont exprimés par l'oral, par l'oralité. Et ils, il y a même, donc, euh, qui disent qu'ils ils se sont, comm... euh, ils ont commencé par s'exprimer par la poésie avant de, de, de s'exprimer par la prose, hein, par la prose. Donc euh, cela. Montre à quel point ils, ils étaient talentueux et à quel point euh, ils euh, s'exprimaient dans cette littérature euh, arabe. D'accord Donc là, euh, quand nous disons Allah, la parole, on ne parle plus ici de l'écriture, ni euh, du signe ou du signal qui est fait euh, par le geste. D'accord Donc jusqu'ici, j'espère que كل سكيل. اللهف. دكتور. اللهف. الدرس الثاني. مصي le هم. terme c'est الأول. اللهف. صار الدرس. الدرس. يندي. اللهف داتيل إبيلون dire اللهف داتيل إبيلون نوا. صار الدرس. هيلا جتى. وذاك. ال ال ال. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. الدرس. Parce que, donc, on, on, on, sort, on fait sortir ces sons. On les dégage et on les, on, on, on les prononce par, par la langue, hein. Lafadat il ibilun, lafadat khifaf nawa. C'est-à-dire, elle Elle a, elle les, noyaux. Les noyaux. Donc, par exemple. D'accord? Donc là, euh, c'est ce qui est composé hein? composé de quoi de deux mots au plus hein? pour que ce soit un kalam il doit être composé de deux mots au plus hein? par contre le mot singulier le mot qui est tout seul n'est pas un kalam d'accord le mot singulier n'est pas un kalam si quelqu'un va s'exprimer par un seul mot on ne va pas le comprendre Sauf euh, si on suppose qu'il est en train de euh, de ne pas dire un verbe ou une chose. Si, sauf si on devine qu'est-ce qu'il veut, d'accord Si quelqu'un va te dire casse, euh, on va dire qu'il qu'il veut dire oridu casse, oridu cassen. Mm. Je veux un verbe, d'accord euh, Ou bien quelqu'un il va dire elbe, donc on va deviner qu'il veut dire Peut-être, hein, euh, euh, euh mm. d'accord Mais là, cela ne rentre pas ici chez les grammairiens, mm. parce que les grammairiens, ils vont étudier à mm. l'afd al mm. C'est là où il y a le tarkib. Là où il n'y a pas de tarkib, ils ne vont pas l'étudier. D'accord Ils vont pas l'étudier. Ils, ils étudient, eux, ils étudient al l'afd al D'accord Nous, lorsqu'on a dit qu'on peut comprendre ce. C'est-à-dire ce locuteur, celui qui s'exprime euh, par un seul mot, c'est on, on comprend, c'est-à-dire on devine, on suppose, on suppose, hein, on, on suppose qu'il veut dire hein, ceci ou cela, d'accord On suppose euh, qu'il qu veut signifier telle chose, d'accord euh, Par exemple, si on prononce un seul mot comme Kharaja Hein, si on prononce ce verbe kharaja ou euh, si on prononce un autre terme qui est zaydun, zayd, hein? cela n'est pas un kalam Si on dit kharaja tout seul, ou bien si on dit tout seul, ceci n'est pas un kalam Mais si on prononce ces deux mots ensemble, ça fait du kalam kharaja D'accord On aura composé du kalam kharaja نجح تامر ها دكا دونك لا سي اون كومبوز لي مو انصومبل اون فا اوبسينيغ دو كلام اي س كلام الي اطيدي بار ان نحات دكا مي سي اون برون ان سول مو سلا ني با اطيدي بار ان نحات دكا سلا ني با اطيدي بار ان نحات باسكو هه يل فون اطيدي الكلام ها الكلام سي ديغ سو كي كومبوزي باسكو لونثور يل لا ديفيني انسي يل دي الكلام هو اللفظ المركب ها maintenant, on va voir que veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire par Elmofido, hein? C'est-à-dire la parole qui donne une signification et une information complète qu'il est permis de s'y arrêter, hein? عليه, hein? عندها, hein? Si par exemple on a, on s'est exprimé dans une phrase. Et si on s'arrête maintenant, le sens, il est complet. C'est-à-dire que le destinataire, celui qui t'écoute, il n'est pas en train d'attendre de, de, de, de, euh, quelque chose de plus. Hein? Il a compris ta phrase. Mais si, par exemple, on va dire euh, « Iza et on se tait euh, Ton interlocuteur, il est en train de, toujours d'attendre la Suisse. « Iza qamal waladou » Quoi Qu'est-ce que tu vas faire si euh, -waled, il va se lever hein? Si l'enfant le, il se lève, quoi hein? Parce que là, Iza c'est euh, « chartiyah euh, euh, ». Elle exprime, c'est-à-dire la condition. L le, le, donc euh, l'interlocuteur est en train d'attendre la suite. Il est en train d'attendre la suite. D'accord Euh, in qama zaydun, si on dit in qama zaydun, mm. cela ne serait pas un kalim car il est incomplet sauf avec at-taqdir sauf comme on a dit pour le simple mot sauf avec taqdir sauf, sauf si on suppose mm. qu'entre toi et ton interlocuteur il y a eu d'autres paroles euh, ce qui fait que tu vas venir dire il a qama zaid mm. lui il va deviner la suisse d'accord mais ici Hein, cette, cette, cette phrase n'est pas complète et ce, ce n'est pas du kalam pour an pour les grammairiens, d'accord pour les grammairiens de l'arabe. Ce n'est pas une phrase. In d'accord? In c'est pas une phrase, c'est pas c'est pas du kalam c'est pas une, du kalam c'est parce qu'il n'est pas mufid, parce que là la yufidu fa'idah min yhusn عندها c'est à dire que on ne peut pas nous dire ici votre interlocuteur votre destinataire il est en, en train d'attendre la suite d'accord ce ne serait pas un kalame car il est incomplet on peut le, complé le compléter ainsi inqam zaydun In inqam zaydun okhbiruka ou envoie-le à في طلبك. Zedi, donc t'informe. Si euh Zedi se lève, je vais t'informer hein pour que tu par exemple étudies avec lui, d'accord Très bien. Donc là, il a dit le 4 terme, la définition de al-kalam Regardez qu'il est en train de mettre des conditions qui vont limiter le sens qu'on a donné au, au début de Al-Kalam. On a dit al-Murad. Mm. Maintenant, ce n'est plus que cela. C'est quelque chose qui est plus précis. On, a, on va de plus en plus avec des restrictions, avec la quatrième condition maintenant, Bil-Wad'i. C'est-à-dire, selon la langue arabe. Comme la langue arabe, elle fut posée. Les grammairiens vont te dire Ceci relève de l'arabe, ceci ne relève pas de l'arabe. D'accord Même si parfois quelque chose va donner un sens, ça, ce, ce ne serait pas de l'arabe. Toi tu comprends ça, ce qu'il veut dire. Hein? Un enfant ou quelqu'un qui est en train de s'exprimer, tu as compris ça, ce qu'il veut dire. Mais ce n'est pas donc de, de, de la langue arabe. Hein? Ce n'est pas de l'arabe. D'accord Ce n'est pas de l'arabe. D'accord Euh, S'il va dire par exemple hein, euh, hal <coughs> les grammairiens vont se dire ce, ceci n'est pas de l'arabe parce que tu as inversé, hal » doit venir en début. يجب أن يكون في أول الجملة hal D'accord? Mais nous on comprend le sens, mais cela ne veut pas dire pour autant Cela ne veut pas dire pour autant que c'est euh, correct sur le plan de An-Nahou. Cela ne veut pas dire que c'est pour autant correct sur le plan de An-Nahou. Donc, Al-Wada, c'est-à-dire Al-Wada, Al-Arabi, tel que les grammairiens arabes l'ont perçu et ils ont dit « Ceci est conforme aux règles de la langue arabe hein, et telle autre chose n'est pas conforme euh, à Al-Lisan, Al-Arabi, à la parole arabe. » d'accord. Donc là, bien sûr, lorsqu'on dit selon la langue arabe, les autres langues ne rentrent pas dans les sujets de al-nahu. Les autres langues, bien sûr, ça s'excluse Les grammairiens de l'arabe n'étudient pas les autres el-sina. Euh, les autres langues ils vont étudier al lisan al-arabi. D'accord On étudie donc ici al kalem qui est pour les grammairiens la langue arabe. Hein, on étudie la langue arabe. Donc là, avec cette définition, il a mis quatre conditions qui vont nous préciser l'objet de l'étude. L'objet de l'étude. Ce sont là donc quatre conditions. L'afdun, murakabun, mufidun, vilwad'i. L'afdun, une parole, on peut traduire par un énoncé. Murakabun, composé de deux mots au plus. D'accord Mufidun, c'est-à-dire qui donne une information complète et suffisante. Et ton interlocuteur n'est pas en train d'attendre quelque chose de plus, hein, bilwad'i, c'est-à-dire selon le canon et, et, et, et la mesure et la règle et le modèle de la, la parole arabe, hein, bilwad'i l'arabi. D'accord Prenons l'exemple des phrases de l'adhan. Lorsqu'on entend l'adhan, il y a des phrases là-bas, il y a des phrases, hein, et ça c'est autant de phrases Allahu akbar Allahu akbar ah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ah حتى نهايه الاذان d'accord donc ces phrases sont toutes des paroles hein l'لفظ hein ils sont composés hein ils sont composés مرکب hein d'accord et ils ont une signification chaque parole a une signification d'accord mufid Lorsqu'il prononce une phrase et il s'arrête, tu n'attends plus donc autre chose. Tu, es, tu as compris le sens de ce, de ce fragment. D'accord Et c'est euh, composé hein, tout en ayant une signification selon la langue arabe. Hein, selon la langue arabe. Donc c'est composé de deux ou de trois mots. Mais tous ces termes qui sont dans l'Adan ou dans l'Iqama ou dans, euh, dans le Coran ou dans un Sunna ou dans les paroles des gens de science et ainsi de suite, ce sont des paroles qui, qui sont conformes avec ce que nous sommes en train d'étudier. Hein, Ils sont conformes avec ce que nous sommes en train d'étudier. C'est du kalam. C'est du kalame, Hein, C'est du kalam. Très bien. Al-kalam, euh, la parole en arabe est de trois types. D'accord Lui, il a dit hein? Euh, « Wa aqsamuhu ismun wa wa harfun ja ma'na. D'accord الكلام لا كلمه اون عربي ها اي دو ثلاثه تيب سوسي اي لوبج داكور جي لي جراميريان هذا محل اتفاق بين النحاس ني با دي جراميريان كي سون فيني دير نو نو ان با subdivided autrement نو تتتبعوا الكلام العربي فوجدوه لا يخرج عن ثلاث اقسام ها الكلام كله في مجموعه لا يخرج عن ثلاث اقسام دونك lorsqu'on regarde toute la parole toute la langue arabe elle est soit des noms soit des verbes soit des حروف hein on sort pas de de il n'y a pas une quatrième catégorie hein une quatrième catégorie donc par exemple en français on parle des parties du discours et il y a donc différentes typologies la typologie en neuf catégories il y a une typologie en huit catégories il y en a qui Ajoutent, qui, qui retranchent, qui font un découpage différent chez les Arabes, non C'est donc mon dertifar, Les grammairiens arabes sont d'accord que c'est trois catégories l'ism, l'fir, l'harf. L'ism, l'fir, l'harf. Il n'y a pas un quatrième type. Et la preuve sur cela, c'est l'attatabu' walistikra. Ils ont fait l'attatabu' walistikra. Ils ont euh, observé la parole arabe. Ils ont trouvé qu'elle ne sort pas de cela. Qu'il n'y a pas une parole à laquelle on ne peut pas appliquer cette règle. Ça, c'est une règle déjà qu'on qu apprend. C'est que Al-Kalam mm al-Arabi la yakhruj an-talas an-aqsam. ism fil harf D'accord Donc, euh, c'est donc objet d'accord entre les grammaires. al euh, on peut traduire par le nom ou le substantif. Hein? Euh, mais on va garder les termes. Euh, donc, il est préférable de, ces, donc, de pour parce que c'est un terme. Mm. C'est pas seulement un mot, hein? mais c'est de la terminologie ou un mustalah. Mm. D'accord? On va, on préfère le garder en arabe. Al ism mm. c'est un mot qui signifie par lui-même. D'accord? Wa mm. ma ma'nan fi fi nafsihi. Par lui-même, il signifie, il a un sens. Hein? Et il n'est pas relié à un temps. Hein? Il n'est pas relié à un temps. D'accord Comme euh, les, les noms, l'asma, comme lorsqu'on dit Muhammad, lorsqu'on dit Asad, lorsqu'on dit Alim, lorsqu'on dit Masjid, lorsqu'on dit Qalam, lorsqu'on dit Tilawa, Salat. عباده دين توحيد توسل اسم دي نوم ce sont des noms hein ce sont des noms parce qu'il contient un sens son être relié à un temps hein mais dalla ala ma'nan fi nafsihi wa lam yaqtarin bi zaman hein wa lam yaqtarin bi zaman d'accord ça c'est pour le distinguer déjà du verbe et du harf et de al harf Déjà, lorsqu'on dit la myrtille, bis Donc, amène, ça, ça, ça, le verbe, il ne peut pas se passer de s'amène. D'accord. C'est pas comme le, en français, l'infinitif, il se passe du, donc de de la temporalité, du temps. Parce qu'on dit chanter, on ne sait pas est-ce que c'est au passé, est-ce que c'est, c'est l'infinitif. Le verbe arabe, non, on l'exprime, on l'exprime déjà dans allemand. han di daraba c'est donc le man déjà il prend c'est-à-dire zaman al-madi d'accord han euh al-harf on dit comment le isim il se distingue de de al-harf aussi parce que al-harf il il a un sens mais pas mes particulier qui n'est pas complet qui n'est pas complet non pas comme le isim le isim il a un sens complet lorsqu'on dit qalam tu comprends qu'est-ce que cela veut dire Mais lorsqu'on dit « hal », tu comprends seulement que c'est un harf de « istifham qu'on peut employer dans telle phrase par exemple. D'accord Mais lorsqu'on dit « qalamun », ton esprit va vers un objet précis. Lorsqu'on dit « darun », ton esprit va vers un objet précis. Mais lorsqu'on dit « hal », il prend seulement un sens qui n'est qui qui, qui pas complet. يدل على معنى جزئي لا ياخذ معناه الا باقترانه في في الجمله الا باستعماله في الجمله الا باقترانه بكلمات اخرى داكور دونك الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان داكور الفعل le verbe c'est un mot qui contient un sens en lui même aussi et il est relié à un temps Hein? Il est relié à un temps qui est soit hein, le présent, zaman al-hadir, al, al hein, zaman al d'accord, al-hadir, le présent, soit il est relié au passé, al soit il est relié euh, au futur. Hein? Si le verbe, il est fait amr, hein? Euh, il implique le futur, il ne peut être réalisé. Hein, que dans le futur. Parce qu'on donne un ordre, c'est pour que ce soit réalisé dans le futur. Très bien. Par exemple, qama, yaqoumou, qoum, qoum, c'est dans le passé. Yaqoumou, c'est maintenant. D'accord qoum, c'est, donc on lui donne comme ordre donc de se lever. Hein, le verbe se lever. D'accord Alhamdulillah. Ta'allama Yata'allamu Ta'allam D'accord Istaghfara Yastagfiru Istagfir D'accord Et là J'ai essayé de donner des exemples Où il y a qama C'est un verbe composé de De trois Lèvres L'autre il est composé De quatre Plus shiddah Et puis le, le troisième est Safra de 5 Donc okay, on peut aller même vers des verbes hein, qui sont composés de plus de l'air Mais cela, donc euh, petit à petit. Euh, et ce n'est pas l'objet de an ici en, en réalité. C'est l'objet d'une autre science qui est as-sarfut-tahwî. D'accord. Euh, là, le verbe, ce qu'on retient pour le verbe. C'est qu'il a un sens en lui-même. Lorsqu'on dit qama, vous vous faites le sens de qama. Qu'est-ce que cela veut dire qama. Hein? Et aussi, il est relié à un temps. Parce que le verbe arabe, il est relié à un temps. Ce n'est pas comme le français, comme on a dit, ou l'anglais. L'anglais aussi, on dit uh, to eat, uh, to be. D'accord Donc là, c'est l'infinitif. C'est une forme qui est infinitive. Qui est avant de le conjuguer, alors que le verbe arabe il est déjà dans une forme hein, et on peut donc aller vers la forme du présent et vers la forme du futur. D'accord Al-Harf euh, maintenant, <coughs> il a dit Ibn il a dit harf on peut traduire par préposition ou par particule. D'accord Mais, euh, comme je vous ai dit, il est préférable de garder « harf ».« al Harf » harf dans la langue, c'est « tarafushé ». Lorsqu'on dit « harful maïda », c'est l'extrémité. « Harf ».« Harf », comme Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit euh, mm. «». C'est-à-dire... Euh, peu s'en faut qu'il délaisse c'est-à-dire sa foi et sa religion peu s'en faut c'est-à-dire qu'il n'a pas qu'il n'est pas sur une place qui est forte et solide et donc il est c'est-à-dire sur une base solide donc là c'est c'est l'extrémité c'est le bout d'une chose Ah, le bout, d'accord Et donc là, ça signifie déjà, ça, ça nous donne une idée sur le Les gens de science, ils disent, c'est-à-dire, euh, qu'il qu a, donc là, cet ordre qui est donc, donc, déjà exprimé ici, par le al-ism et el et c'est que al-ism, il est plus noble et il est plus fort. Et puis vient le verbe et puis vient le harf. Al-harf, comme vous, vous allez voir, il va le définir même par la négation. Il, il a dit, euh, qu'est-ce qu'il a dit dans, dans euh, ça va venir donc euh, la, la définition, dans la définition de Al-Harf, « Ma la yaqbalu al al-ismi wa la al-fi'il D'accord, et comme a dit euh, un autre grammairien aussi, euh, « faqis ala qawli takun alama al hariri rahima allah fi mulhatihi lil mulha al i'rab psi un autre mot de la grammaire il a donné cela wa al harf ma laysa lahu alama on va le rappeler cet exemple parce qu'on va le citer ici dans ce cours et là ça ça montre quoi la faiblesse de al comme on a dit tout à l'heure il a un son mais très infime donc il, il a besoin d'être utilisé dans la phrase pour signifier pleinement lorsqu'on dit « hal » lorsqu'on dit « ala » ton esprit va vers le sens de « al-ulou » ton esprit va vers le sens de « hal » pour les sifah lorsqu'on dit « min » ton esprit va vers le sens de « aliptida euh, » lorsqu'on dit « ila lorsqu'on dit « lorsqu hatta »« al-gaya » il y a des significations D'accord Mais elles ne vont prendre le, donc euh, vraiment euh, un sens euh, véritable que dans la phrase. Hein, que dans la phrase. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous a dit ici à propos de Al-Harf C'est donc un mot qui donne un sens hein, quand il est joint à un autre. C'est-à-dire quand il est joint à, à, à, à un autre ou à d'autres. Quand il est joint à d'autres. Comme pour les horofs euh, tels que L'âme, lem, hmm? lem, c'est-à-dire qui signifie la négation et qui implique un jazm, D'accord L'âme, d'accord La négation, l'âme afham, par exemple, si on ne comprend pas, on veut dire l'âme afham, l'âme ahdur, l'âme ajlisse, l'âme akvib, d'accord Donc là, euh, ça implique, comme vous le remarquez, à la fin, ça implique ce qu'on, un jazm. la aljazmi d'accord lam afham d'accord mais lam sa c'est un حرف ha c'est un حرف qui implique la negation de nier quelque chose veut dire lam afham ha d'accord aussi comme un autre exemple de حرف fi ha pour indiquer le darf al makan pour impliquer le lieu pour indiquer al makan kuntu al dar d'accord ayna kuntu kuntu al bayti kuntu al dar كنت في الغرفة، كنت في القسم، كنت في المدرسة، ده كه، كنت في المدينة وهكذا. نوكلا، سيدى فرووف، لكنه يبغى يأخذ المعنى حقاً فقط عندما يكون مُستخدماً، صحيح؟ لكن عندما نقول "في"، وحده، نحن نفهم أن هذا يعني أن هذا يعني أن هذا يعني أن هذا يعني أن هذا يعني أن هذا يعني أن هذا يعني Mais quel espace est-ce qu'il veut parler de, de donc, est-ce qu'il veut parler de, de la maison, ou de, de, de, de la ville, ou de, al-madrasa, l'école, ou quoi, hein. Mais, donc, euh, c'est pas comme lorsqu'on dit, par exemple, ism madrasaton. Ton esprit va vers une, un bâtiment, une construction, avec euh, tout ce qu'elle ce qu peut contenir. Et lorsque aussi on dit hel, hein, pour les pour, pour poser la question, hein, hal hadara umar ha hal hadara umar d'accord hal c'est pour poser la question donc là sont des حروف hein il y a des gens donc qui ont dit euh qu'il ne prend un sens que dans la phrase il y a des gens de science des qui ont dit il a un sens mais qui n'est pas complet mais qui ne peut prendre de l'ampleur que dans la phrase que dans l'énoncé d'accord que dans l'énoncé Très bien, donc euh, on continue comme ça. Il a dit, le sens de al-harf, c'est-à-dire la particule ou la préposition, le sens de al-harf n'apparaît que s'il est employé dans la phrase, comme lorsqu'on dit mm. d'accord d'accord Est-ce que Zéid, c'est euh, le V d'accord est-ce que Bakr Euh, à voyager d'accord ici on a employé Hel hein? Hel pour elle d'accord ici le terme Hel hein, permet de s'interroger sur ses actions hein? sur ses actions le voyage de Bakr ou euh, le lever de Zé le réveil ou le lever de Z, on s'interroge sur ces sur, sur actions est-ce qu'ils ont eu lieu ou non d'accord mais Hel c'est un harf D'accord. donc là la, la distinction entre ces euh, trois choses par la définition déjà elle est là l'auteur maintenant il va euh, tout à l'heure euh, après une petite précision euh, l'auteur qui est Ibn Ajram il va nous, nous, nous expliciter davantage qu'est-ce que al-ism et qu'est-ce que al-fil et qu'est-ce que al-harf. comment les reconnaître hein, comment reconnaître l'isme Et comment savoir que ceci est un fil fi Et comment savoir que ceci est un harf Il va nous donner aussi des marques pour les connaître Pour les connaître. Mais s'agissant toujours de al-harf, de al huruf Il y a lieu de distinguer parce qu'il a dit Wa harfun ja'ali ma'na ah, Donc il y a lieu de distinguer entre harf ja'ali ma'na Wa harf ja'ali mebna Huruf al-ma'ani wa huruf al D'accord Donc les hurufs ils sont de deux types حروف المعاني، ce sont les hurufs dont il est question ici dans la grammaire. حروف المعاني. donc هل c'est un harf, j'ai في ma'na. Fi c'est un harf, j'ai ali ma'na. D'accord Ala c'est un harf, j'ai سي ma'na. سويت. aussi, et ainsi de suite. D'accord Harf un j'ai ali ma'na. C'est ce il a unwa ala wa fi wa rabaian c deux donc là ce sont des حروف دو المعاني par contre حروف المباني ce sont les lettres de l'alphabet حروف المباني on les appelle حروف المباني ou bien حروف الهجاء ou et tehji hein les حروف de l'épellation les lettres de l'alphabet hein le tehji c'est l'épellation c'est le fait d'épeler d'épeler le mot d'accord pour Euh, donc le déchiffrer pour pouvoir le lire pour pouvoir le lire hein حروف الهجاء او حروف التهجي hein donc ça c'est des qui s'appelle حروف مباني qui permettent de construire les mots hein mais حروف المعاني c'est déjà un mot حروف المعاني c'est déjà un mot donc qui va signifier al-istifham ou qui va signifier al darfiyyah Elle le questionnement ou abdaffia, c'est-à-dire le, le, le lieu, hein, ou bien donc alrajah, comme lorsqu'on va dire hatzar, d'accord, ou donc et ainsi de suite. Donc là, c'est sont des harof qui ont euh, donc déjà un sens mais qui n'est pas euh, achevé. Très bien. Harof euh, les sont bien sûr ils sont connus. Hein, donc euh, mais ils n'ont pas une signification en eux-mêmes mm. lorsqu'on dit alif, ba, ta, ta ils n'ont pas un sens on ne peut pas dire ta euh, signifie ceci ou cela tout seul d'accord sauf peut-être en poésie mm. en poésie lorsqu'ils analysent un poème ils vont dire tel auteur il utilisent beaucoup plus les horofs euh, de telle euh, catégorie chine il utilise le qaf pour donner telle impression et telle symbolisation ou telle chose. ça c'est c'est plus donc dans la poésie et c'est donc une autre analyse mm. mais ici dans un nahw ces حروف n'ont pas de sens mm. donc le euh, المعاني ce sont les حروف qui ont un, un, un, un sens alors le المباني n'ont pas de sens euh, en euh, chez les grammaires d'accord très bien الى دي فالاسم يعرف بالخفض ها والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء ها لا الى commencer par maintenant nous donnons des repères pour reconnaître al Hein, pour euh, connaître les l'asma qui sont en arabe lorsqu'on est en train de lire on va dire non ça c'est un ism c'est pas un fi'l lorsqu'on lit la parole des gens de science on va dire non non ça c'est un ism c'est pas un fi'l d'accord donc là euh, il a commencé par l'ism l'icharafe adam mm -hmm. d'accord l'ism C'est plus fort et c'est plus noble. Hein, et plus noble. Donc, euh, l'ism se distingue par rapport au verbe, hein, par rapport à l'elfin, et par rapport à l'harf, par l'un de ces traits qu'il a cités. Quels sont ces traits Al-khafdi, tanwini wa al-dukhul al khafdi wa D'accord Le premier trait maintenant, le premier trait, qui est al-khafdi. le premier trait est Al-Khavd et les grammariens de Basura ils ne disent pas Al-Khavd, ils disent Al-Jarf mais ça c'est La Mushahata Fil-Istilah ça c'est l'Istilah Ahl Al-Kufa ils disent Al-Khavd et l'Istilah Ahl Al-Basra c'est qu'ils disent Al-Jarf donc Donc euh, on reconnaît le nom, euh, euh, on reconnaît le nom l'isme. On reconnaît l'isme par al khafd Lorsque un mot il reçoit al khafd on sait que c'est un, que, que c'est un, que c'est un d'accord On reconnaît que c'est un ism, avec quelques précisions qui vont venir. Hein? On reconnaît le, l'isme par al khafd cest c'est-à-dire qu'il accepte le kasra, par exemple, il accepte le kasra. « Il accepte al-kasra » à sa fin. Hein? Cette règle s'applique à la plupart des noms. Cette règle, c'est que par exemple, « il, il accepte al-kasra » ça s'applique à la plupart des noms. Mais il y a quelques exceptions où al-kasra n'apparaît pas, qu'on nous allons le revoir plus tard. On va y revenir. Hein? Prenons quelques exemples maintenant de ce, que, ce à quoi on va revenir. Il y a des mots où le kasra n'apparaît pas lorsqu'on dit moussa, marar soubi moussa, le kasra n'apparaît pas à la fin. Alors que lorsqu'on dit marar soubi muhammadin, le kasra apparaît même à At-Tanwin » il apparaît. D'accord? Marar soubi l'fetha, lorsqu'on dit marar soubi isa, d'accord? C'est non, le kasra n'apparaît pas. Hein? Euh, n'apparaît pas on va y revenir pour, pour, avec, avec cela hein, lorsque donc, on dit j'ai al-fata ra'aytu al-fata marartu bil-fata ça garde le, la même forme hein, comme euh, on dit al-fata ou al-fata ici hein, que ce soit dans la position de ar-rafi ou bien dans la position euh, de an-nasb ra'aytu ou bien dans la position de Al-Khafd Al qui est euh, ici Marar Tsobi Al-Fasa donc il va garder la même forme donc le khafd n'apparaît pas n'apparaît pas mais on sait que donc il a reçu Al-Fasa, euh, il reçoit Al-Al il, il reçoit Al-Alif ou Al-Lam même s'il ne reçoit pas ici Al-Khafd on va le reconnaître par un autre trait qui est Al-Alif Al lam d'accord e mais lorsqu'on dit par exemple jaa Muhammadun ra'aytu Muhammadan marartu bi Muhammadin ça gosse les les les ها ساغواوا العلامه دو الرفع ها او النصب او الخفض en règle de base nous avons par exemple marartu bi Zaydin wa sallamtu ala Salim wa dhahabtu ila al madinati cette kasra est dû à l'agent qui est ici, qui est ici, et qui est respectivement Al-Ba'. Pourquoi Al-Kasra apparaît ici Marartu ala salimi, salimin, hein, hein, euh, marartu bi zeydin, hein, salamtu ala salimin, <laughs> dehabtu ila <salimin>. » <istoicaid> <Linda> Pourquoi Kasra ici C'est parce qu'il y a un agent, amil. Il y a un agent qui a influencé ces noms qui apparaissent après l'agent. Après l'Amil et qui ont fait qu'il doit recevoir une kasra, qu'il doit recevoir une kasra ou bien même recevoir parfois ici atenwim, d'accord Selon les cas. Euh, c'est l'Amil, c'est par exemple dans Mar Zedin, l'Amil c'est l'ba. Amilafil ism le L'ba c'est un agent qui a influencé ce ce ce ce, ce ism, hein? Ce, ce nom. qui l'a influencé pour recevoir At-Tanwin, bi Zaydin. Mm -hmm. d'accord euh, euh, euh, la même chose pour Salam Tu Ala Salimin l'amil c'est Ala et euh, Zahab Tu Ilal Madinati c'est l'amil c'est Ila c'est cet agent, est ce amil qui est, euh, qui l'a produit hein, qui produit cette kasra qui produit, c'est-à-dire ce athar dans le nom, hein, qui le suit il doit y avoir, il, il, il, il influence, c'est un amil c'est pour cela qu'on l'appelle amil c'est pour cela qu'on l'appelle amil donc quand le mot quand le mot euh, accepte al-kasra on, on apprend que c'est un ism quand le mot accepte al-kasra et on va revenir sur, sur, sur cela pour euh, préciser cela Parce que ce n'est pas à prendre euh, comme, comme cela. On va revenir juste pour une petite précision. Euh, donc là, Al-Khafd. Il a dit Al-Ism yu'arrafu bi'l-Khafdi. Watt-Tanwini. Al-Ism yu'arafu bi'l-Khafdi. Al-Ism il reçoit Al-Khafd. On dit madinati, Dari. Qittati. Ça, on va savoir que ce, ce sont là des Asma. As, hein, des Asma. As. D'accord Qalami. Mm -hmm. D'accord Le deuxième trait, la, la deuxième chose par laquelle on va reconnaître l'isme, c'est at Hein? Qu'est-ce que At-Tenouin At-Tenouin dans la langue, c'est At-Taswit. At-Taswit, ce n'est pas dans le sens de, des élections. Mm -hmm. At-Taswit, <laughs> c'est dans le sens de saut. Mm -hmm. D'accord On dit, ça dit, ça va, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-dire, c'est-à-dire, c'est-dire, c'est-à-dire, c'est-dire, c'est-à-dire, cest à dire cest à dire cest à dire cest à dire زق زقة، دكتور؟ لزغاب ديز نون الطائره، نون الطائره إذا يحدث صوتاً، دكتور؟ نون الطائره أي غردو زق زقة. يلي commence a par exemple a chanter a faire des donc un son، دكتور؟ c'est de là que vient atenwiency atosuite. et donc الاستيلاء هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظاً وتفارقه خطاً. d'accord at-tanwin dans l'istilah de an-nahw c'est une nun sakinah hein d'accord cette nun se joint à la fin du nom de al-ism dans la prononciation et elle elle ne s'écrit pas elle ne s'écrit pas dans le nom parce qu'on dit qalamun on le prononce On entend ce nun qalamun Darun, Waladun On entend le à la fin Mais on ne l'écrit pas Lorsqu'on écrit, on écrit Qalamu Et on fait les deux euh, signes de Addamma D'accord La même chose pour Darun, pour Waladun, pour Teflun, pour Rajulun, pour Imra'atun D'accord on, on prononce le noun Mais on ne l'écrit pas D'accord Mais on ne l'écrit pas Istakbela Zaydun Muhammadan bi Zayd reçut Mohamed par un cadeau Zayd, Mohamed et Hadiyah sont des mots qui ont reçu Atanouine par deux dommas ou par deux fatha ou par deux kasra. d'accord donc euh, ce sont là des asma qui ont reçu Atanouine Puisqu'ils qu'ils ont reçu Atanouine on va dire que ce sont des asma Puisqu'ils qu'ils ont reçu Atanouine règle euh, ici qui s'applique c'est que on va dire que دي des asma' lorsqu'on a vu que Mohamed et Zaydon et Hedayat ils ont reçu le tanouine qui peut être soit deux dommettes soit deux fathas soit deux casras d'accord dommettes ou fathas ou casras on a dit ces asma' parce que l'auteur nous a appris que l'asme est rappelé par le tanouine aussi par le Lorsqu'on fait le donc on connaît que c'est un ism. Alhamdulillah, ça y est, ça c'est un ism. Lorsqu'il lorsqu reçoit At-Tanwin, on dit ça c'est un ism. D'accord Donc ces mots euh, sont donc des noms, hein, comme le stipule cette règle de Al-Azharoumiyya, ça c'est une règle aussi. Hein? Donc l'auteur il va nous donner euh, une série de règles pour pouvoir lire l'arabe et pour pouvoir donc euh, la, la pratiquer. D'accord va nous dire un, un ensemble de règles pour pouvoir. Se connaître dans ce que nous lisons et dans ce que nous entendons. La preuve que ce sont ici de, de, des noms, hein, et qu'ils acceptent à La preuve que, que c'est des noms, c'est qu'ils acceptent à D'accord Prenons d'autres exemples. Lorsqu'on dit beladun, medinatun, mu'minun, jannatun, narun, tauhidun, shirkon, et ainsi de suite, ces mots reçoivent tenouine que ce soit par dhamma. ou ils peuvent le recevoir aussi par le Fathatan ou par le Kasratin. D'accord Ils reçoivent Tanwin, donc ce sont des noms. Hein? Ce sont tous des noms. D'accord On prononce un Nun Sakina en fin de mot. On ne l'écrit pas. On n'écrit pas Nun Sakina lorsqu'on, dans l'écriture, on veut écrire le mot qui est mon qui a reçu le Tanwin. On ne l'écrit pas. On n'écrit pas Nun Nun Sakina, mais on va écrire Tanwin. Tanwin. mais on la représente par deux harakates, qu'ce soit une fatha ou une damma ou une kasra. Très bien. Le troisième très maintenant, et le troisième critère pour pour reconnaître quoi Hein, elle estm. Le troisième critère pour reconnaître le nom qui est elle estm et qu'il admît al, il admît l'alif et le lam et le تعبير ب al أجود وأفضل. Il reçoit al. Non pas, il reçoit l'alif ou l'alame. Les euh, commentateurs de la langue arabe ils disent que, donc, il, il est préférable de dire el. D'accord Exemple. Fahima al-talibu d'arsa. Fahima al-talibu d'arsa. D'accord Fahima talib talibu d'arsa. Ces deux noms, ils ont, ces deux asmets, at-talib et al-dars, at les termes at-talib et le terme al-dars sont des noms parce qu'ils admettent elb. sont des hisme parce qu'ils ont admis l en leur début quand un terme admet l tu déduis que c'est un ism c'est une règle hein, que l'auteur il nous a donné aussi lorsque le terme il a il, il admet l donc on, on, on déduit que c'est un hisme que c'est un ism d'accord euh, que c'est un ism très bien Je ne je ne veux pas vous embrouiller par quelques cas très très rares, mais je vous cite que une fois j'ai lu donc c'est l'auteur qui est Taqiuddin Hilali Allah, qu'il a dit qu'il y a un poète arabe qui a utilisé elle il faut pour al al al فعل il a dit وما Mais là, c'est d'abord dans la poésie, hein, et les, les poètes, ils se permettent dans la poésie ce qu'ils ne peuvent pas se permettre dans la prose, c'est dans la poésie. Elle Mais en règle générale, elle estime, c'est ce qui admet l'alifolam. Elle fait, elle n'admet pas l'alifolam. Malgré ce, cet exemple rare dans la, dans, dans la poésie arabe. D'accord En règle de base, donc, euh, Euh, en, en règle euh, implacable, c'est que fait n'admet pas il faut' n'admet pas il faut l', n'admet pas win d'accord en règle donc euh, de base. Sauf donc euh, donc comme dans, dans cet exemple, mais cela euh, l'exception donc cette exception donc ne va pas casser la règle bien sûr. Très bien. Donc là, ça c'était le, le troisième critère et qui est le critère de El. Donc on a vu jusqu'ici, on a vu Al-Khafd, Al-Khanouine, wa Dukhoulil El, wa Dukhoulil Elif wa Llam, wa huruf Al-Khafdi maintenant. Hurufi Al-Khafdi. <Festalement> <Festalement> le quatrième critère est que El-Ism peut être précédé de huruf Al-Khafdi. De huruf Al-Khafdi. صتادير اا دو صلاح اهل البصره اصيسي حروف الجر ها حروف الجر ها كي فون كو لو نوم اي مخفوط او بيان اي مجرور ها داكور اكزومبل خرجت من الدار الى المسجد خرجت من الدار ها جار ومجرور الى المسجد جار ومجرور داكور Euh, je suis sorti de la maison vers la mosquée. Mm -hmm. ah, d'accord, vers la mosquée. Donc ça, ça va faire, ah. ah, d'accord mm -hmm. mais lorsqu'on dit par il y a ها من صنعاء non pas min سافرت من صنعاء الى مكه ها j'ai voyagé de san'a' à la mec d'accord سافرت من من من صنعاء الى مكه او من مكه الى صنعاء دونك مكه صنعاء بغداد on va revenir dans l'ajrumia même on va revenir sur cela c'est el mamnou' min as-sarf ها c'est el mamnou' min as هذه مكة وصنعاء وغيرها من الأسماء بغداد وكذا اسم علم وهو منع من الصرف أي لا يقبل الكسرة ولا يقبل التنوين. ن accepts pas deux choses. ن accepts pas la cassure et il n accepts pas le tenuine. On ne مكة. On صنعاء. صنعاء مكة. يعني دي سافرت إلى مكة وليس إلى مكتي e ra'aytu makkata walaysa ra'aytu makkatan par contre on dit ra'aytu vous faites l'analogie lorsque vous êtes bloqué dans une situation essayez de faire le qiyas vous prenez un autre اسم et vous le mettez donc dans la phrase et vous allez voir que la règle de base implique ici le tanwin ra'aytu rajulan ra'aytu tiflan رأيتوا عالمن، د accord؟، donc là c'est lorsqu'on dit رأيتوا مكة، en règle de base ça doit y avoir le tenouin، ni mécène n'accepte pas parce que c'est un ménoug من الصرف، آه، il y a des noms qui sont comme ça، ممنوع من الصرف qui n'accepte pas le casra، qui n'accepte pas tenouin، le ménoug من الصرف، vous gardez maintenant pour règle c'est que le ménoug من الصرف qui n'accepte pas le casra، qui n'accepte pas tenouin، d accord qui فهو يرفع بضمة واحدة وينصب بفتحة واحدة وينصب بفتحة نائبة عن الكسرة استدير إن أكثرت بالكسرة إن أكثرت الفتحة مررت بمكة نحن مررت بمكتي داكار ستنكر دي ترم كي ممنوع من الصرف إنه أكسس فللكسرة، إنه أكسس فالتنوين، آه، إنه أكسس حركات، دكتور، إنه أكسس فلنهم بلي الكسرة، واليدول كسرة عندما يفتح، فهو يخفض بالفتحة النائبة عن الكسرة، آه، قصدي يخفض بماذا؟ بالفتحة النائبة عن يعني ال... بالفتحة النائبة عن الكسرة، أه... يخفض أو يجر بالفتحة النائبة عن الكسرة، Mais lorsqu'on dit, euh, ça c'était un, un contre-exemple juste pour savoir hein, que ce critère, il va nous aider à ce critère qui est « wa il khafdi » il va nous nous aider en règle de base, mais il y a, le on doit faire attention. Lorsqu'on dit euh, « min ça ne reçoit pas » Al-Qasr, on ne veut pas dire « Non, ce n'est pas un ism. » Non, si, c'est un ism. Seulement, c'est un ism qui est mémnué d'un salle. D'accord Un autre exemple. « Remayitou sahma anil qawusim » D'accord ?« J'ai jeté la flèche à travers l'arc, par exemple. »« J'ai jeté la flèche à travers l'arc. » Donc là, c'est « an ».« An », ça signifie « at-tajaouz ». C'est-à-dire que cela a dépassé, a traversé. D'accord كم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم عن الرمية. دكتور، هم لا فلش الصعدة، الصوناق، هي، elle traverse même la proie. دكتور، donc là عن معنا تجاوز، c'est-à-dire qu'il a dépassé, qu'il a traversé. c'est-à-dire ce sens il il il est dans عن، mais عن on doit l'utiliser pour que cela Que ce sens apparaisse dans quelle phrase D'accord Lorsqu'on dit Rameitu sahma anil kawsi. Donc la, la flèche a traversé l'arc. La tra, a traversé l'arc. Te jawazetu. Ou te jawazahu. D'accord Lorsqu'on dit tawakkeltu ala Allahi. J'ai placé ma confiance en Allah. Tawakkeltu ala Allahi. D'accord Tawakkeltu ala Allah. Donc là c'est. le le le حرف الخفض كيي على انه زادي ديجا ici min و الى و عن و ها محمد في الدار مثلا محمد اي دون لا ميزون دكاغ في ça signifie le lieu ça nous indique donc le lieu ça signifie ظرف المكان ها محمد في الدار محمد اي دون وفي ورببا، آه رببا، رببا ça a a le sens de quoi؟ ça a le sens de التقليل، آه. quand ils par exemple رببا أخين لك لم تلد هو أم أمك، آه. c'est à dire tu peux avoir un frère que ta mère n'a pas engendré، d'accord؟ رببا أخين لك لم تلد هو أمك، d'accord؟ c'est à dire il tu peux trouver un frère Même si ta mère n'a pas, euh, pas engendré un frère pour toi, par exemple. Mm. Tu peux rencontrer, dans la vie, tu peux re rencontrer un frère. Mm. C'est ainsi que les Arabes s'expriment euh, en disant « Rabbah a la kalam C'est pour impliquer le sens de « al-ukhouwa » la fraternité. Mm. D'accord Mais ici c'est le sens de quoi De <inaudible> « Que rarement tu peux rencontrer ce genre. D'accord Que rarement tu peux rencontrer ce genre. on va peut-être revenir sur hein, donc on va revenir sur repas sur, parce que par exemple lorsqu'on dit lorsqu'on euh, dit c'est le sens de que cela arrive rarement hein, que, ce, que cela arrive avec euh, donc euh, rarement dans, dans la vie que tu trouves cela d'accord Tu peux avoir un frère que ta mère n'a pas engendré. Et lorsqu'on dit, euh, wa fi wa rubba, wa al ba'o, hein, lorsqu'on dit, mararto, bi al ribati, ou bi al maghribi, ou bi asimati, je suis passé par le Maroc, ou par Rabat, ou par la capitale, donc ça c'est, euh, al ba'o, al ba'o, ça c'est al ba'o, et qui est, euh, ici un harf de al khafd, qui va, qui va, Euh, impliquer l'action de Al-Khafd dans l'isme qui, qui le suit, Bil Maghribi. Ouais. Lorsqu'il a fait l'amal de Al-Khafd, on va dire le Maghribi c'est unisme. D'ailleurs, déjà il, il a reçu elle ouais. et il maintenant il reçoit Al-Khafd, Bil Maghribi. D'accord euh, Un autre exemple, parce qu'il a dit wal ou wal كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقمري ها لو فيساج دي ميساج دي الله صلى الله عليه وسلم ايت كوم لا لونه هنا للتشبيه شبهنا وجه رسول الله عليه الصلاه بالبدر بالقمر دكا لو فيساج دي الله صلى الله عليه وسلم ايت كوم لا لونه دكا دونك الكاف ici pour at تشبيه le الغوندون الاسماء نون با دون الافعال دكا non pas dans dans lorsqu'elle euh, introduit un un nom on va dire ceci est un ism c'est parmi les choses qui vont permettre de reconnaître euh, l'ism d'accord euh, euh il a dit wal baa wal wal comme dans alhamdoulillah comme dans alhamdoulillah La louange revient à Allah de droit. Hein? La louange, hein? donc euh, qui, qui, qui la mérite c'est Allah. La, re, la louange revient à Allah. Al Ça c'est lam l'estihqa. Hein? Hein? Lam l'estihqa. D'accord? Ou bien lam ça impliquerait le, le sens de euh, de la propriété. Lam at-tamlik, lam al-mulk. Euh, al hein? Lam al-mulk. Ad-dar li Ali. Hein? la maison est à Ali. D'accord? D'accord? Donc là, c'est al Hashim. D'accord? C'est qui en est le propriétaire. D'accord? Ce sont là, des horofs de Al-Jar, ou de Al-Khafd, et qui introduisent des noms, des Asma. Donc là, harouf al hein, ce sont ces haroufs qu'on vient de voir. Ainsi que les haroufs de Al-Qassam, ce sont des haroufs de Al-Khafd. Mm. Seulement, ils ont une particularité, c'est qu'ils introduisent aussi le sens de Al-Qassam, le jurement. Mais ce sont aussi des haroufs de Al-Khafd, parce qu'ils vont euh, faire l'action de Al-Khafd. Mm. Les haroufs de Al-Qassam font partie de haroufs Al-Khafd, comme euh, disent les grammairiens. D'accord Lorsqu'on écoute les grammairiens, donc, euh, expliquer donc des moutons de ce genre, Ils disent que euh, les font partie de حروف al Seulement, ils se distinguent par le fait d'impliquer aussi le sens du jurement. Parce qu'ils rentrent sur des اسماء particuliers qui sont les اسماء d'Allah subhanahu mm -hmm. wa Et c'est fatihé. C'est parce qu'on ne jure que par les noms et par les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord Il y a aussi des حروف de Al-Jar qui atteignent uniquement les noms d'Allah et ses attributs. Et ce sont حروف al qasam le jurement. On dit Al-Qassam ou on dit aussi Al-Halif ou on dit Al-Yamin. Al-Qassam ou Al-Halif ou Al-Yamin. C'est le jurement en tout cas. Le jurement se fait exclusivement par ses noms et attributs. Comme dans l'exemple Wallahi la'ahduranna Par Allah j'assisterai. D'accord Wallahi Au tallahi Au billahi la'ahduranna D'accord Wallahi la'ahduranna D'accord Billahi au tallahi. D'accord. Très bien. Par Allah, il est parmi les véridiques. C'est pour un autre exemple qui est Billahi innahu lamina s-sadiqin. Billahi innahu lamina s-sadiqin, ça c'est un jurement. Billahi innahu lamina s-sadiqin. Par Allah, il est parmi les véridiques. Tallah in kidza la D'accord Donc un Karim aussi, on lit hein? Il a juré, cet, cet homme qui est rentré au paradis Il a juré que cet ami Qu'il avait cette mauvaise compagnie Il a failli hein, le, le faire perdre Par Allah, tu as failli me faire perdre Il, a, il lui a dit D'accord euh, Donc ici, l'afd al-jalala Allah est un ism Et la preuve qu'il est un ism C'est qu'il accepte sur le fassin il a accepté Wallahi Billahi Tallahee et on a relevé ces exemples dans le Coran Karim même donc c'est des asma puisqu'ils ont reçu aussi la hirope Al Qasim c'est un ism il a reçu la hirope Al Qasim cela nous donne comme conclusion que c'est un ism et cela nous donne comme résultat que c'est un ism